La peau de couille pour conserver le tabac, les poils que ça se fume quand il y en a pas. Garde une peau de couille en réserve chez toi, tu en auras un jour besoin. Crois-moi, on a toujours besoin d'une peau de couille chez soi pour emballer les réserves de tabac.